Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio No Culture. Vous écoutez La Pochette, la première émission de la saison 2024-2025. Et vous le savez, dans La Pochette, on s'écoute un petit album tous les mois. J'espère vous faire découvrir un album que vous allez aimer, que vous allez chérir peut-être. Et aujourd'hui, on va parler de Sesénaren Taldea et de leur tout premier album Badaboum Badaboum. C'est sorti en 2014, il y a 10 ans déjà, pour ceux qui connaissent, ça fait un petit coup de vieux. Et, euh, et bien même si voilà, même si on connaissait déjà le, le groupe avant qu'il sorte l'album, mais l'album avait fait euh, un sacré foire à l'époque, je me souviens. Euh, personnellement je l'avais énormément écouté j'avais pris une, une jolie claque peut-être même la plus grosse claque de l'année 2014 pour moi en tout cas et donc ce premier album qui s'appelle Badaboom Badaboom euh, composé des six musiciens que je vais vous présenter avec donc Djoki Nungaray à la batterie Pascal Irigoyen à la guitare Pauline Lafitte à la gaita, Shabi Echeverry au violon Paul Karikiri qu'on appelle aussi Sécénat euh, à la trompette et Pachau Yerboudou à la basse. Euh, ben voilà, C'était c'était une, une, une, une petit, un petit vent d'air frais dans dans la culture musicale puisque ils se revendiquaient d'un pays fictif euh, qu'ils appelaient le royaume de Sécénat avec donc euh, Paul Karikiri dit Sécénat en tant que roi. Et donc dans, dans leur euh, dans leur lore, ils avaient dû fuir leur pays et venir au Pays Basque pour, je ne sais plus, euh, reconstruire une armée, quelque chose comme ça, pour, pour repartir. Il y avait une histoire comme ça, euh, et donc ils se revendiquaient euh, d'une musique punk bolchevique, ce qui évidemment on ne veut rien dire, mais euh, c'est quelque chose qui s'approchait euh, pas mal de euh, Goran Dragovic, euh, Mirko Storicam, mais avec vraiment euh, un côté encore plus, ah, je, je, je vais dire débile, mais c'est pas, c'est vraiment pas dans le sens euh, péjoratif. Euh, voilà, il y avait un petit côté, un petit côté, un petit côté foufou hein, de, dans leur musique, et ils s'autorisaient euh, vraiment euh, beaucoup de choses très différentes. Et d'ailleurs, vous allez euh, l'entendre sur ce premier album, composé de 17 euh, morceaux et non pas 17 chansons. Parce que voilà, vous allez entendre il y a quelques petites transitions, une, il y a une petite pipe pour mythique aussi à un moment donné. Euh, et voilà, On Qui s'amuse, c'est vraiment euh, un album dans, sur lequel euh, les, les six musiciens euh, s'amusent beaucoup. Euh, pour faire un petit récapitulatif, euh, le groupe a démarré en 2008. Voilà, C'était euh, un petit peu à la rage. d'ailleurs, je vous invite à aller lire leur blog sur Internet. Et oui, parce qu'ils avaient un blog à l'époque, 2014, je vous rappelle, pour ce premier album et, euh, et c'est seulement, euh, seulement en basque mais il y a tout le, tout le, tout le déroulé de, de leur histoire évidemment très romancé euh, avec quelques blagues au milieu euh, mais ça donne en vrai une, une, petite, une petite idée sur, euh, sur le déroulé de la création du groupe parce qu'il y a des petites dates clés et je peux vous l'assurer plus que j'y étais que certaines de ces dates en tout cas sont, sont absolument réelles euh, donc le groupe a démarré en 2008 un peu à l'arrache entre entre scénats, donc à la trompette, Diokin euh, à la batterie et Pascal Ligoyen à la guitare et ensuite ils ont rejoint Une première fois par Pachi Oyerboulou à la basse et puis dans un deuxième temps par Pauline Lafitte, Algaita et Chabi euh, Echeveri au violon et puis sont restés euh, les six depuis... Euh Euh, dans le groupe. Euh, ils ont sorti deux disques au total. Le deuxième s'appelle Patatra sorti en 2017. On peut dire que c'est là euh, vraiment la suite, euh, la suite complète euh, totale du, du premier album, parce qu'ils reprennent un peu les mêmes personnages. C'est un peu euh, vraiment le, le numéro 2. Ils ne sont pas vraiment allés dans, dans autre chose. C'est plus une vraie bonne suite. Euh, et d'ailleurs, sur, euh, sur ce premier album, vous allez découvrir beaucoup de choses différentes. Il y a énormément de, de, de, de, de... pas dire de style, mais d'ambiance euh, très différente de la chanson très très joyeuse pour faire la Il y a un peu de métal parfois, un peu de rock, un peu de, même de petites chansons joyeuses, voire romantiques ou anti-romantiques. Euh, C'est vous qui, qui, qui verrez ça. Euh, voilà, vous, pouvez, vous pourrez y croiser Bernard Soubirou, Pititi, le chat démoniaque. Il euh, y a une chanson complètement anti-vegane, euh, vraiment très très anti-vegane, euh, Angelo, la poupée, pour ceux et celles qui connaissent peut-être. Et puis ça finit par, euh, par une magnifique chanson, un peu euh, une petite ambiance symphonique, mais une symphonique fait maison, quoi. Euh, voilà, dans le groupe, je vous rappelle qu'il y a un violon, euh, donc il euh, y aura du violon, de la fuite, de la trompette, euh, un tout ça, donc... C'est pas la grande symphonie comme, euh, comme on pourrait s'attendre sur un album de Muse par exemple pour pour pour ne citer que mais il y a quand même une tête euh, quelque chose un peu comme ça de de de d'orchestre de, derrière mais fait euh, fait maison et, euh, et voilà cette dernière chanson est vraiment très euh, Assez incroyable, elle peut culture, très bien euh, euh, ce disque. Euh, voilà, J'espère que vous allez apprécier. Moi, c'était, je me souviens, un de mes albums préférés à l'époque. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Là, je vais le réécouter pour, euh, pour cette petite chronique et ça fait un petit quelque chose. Et l'album est toujours aussi bien. Euh, voilà, je vais vous laisser moi, sur une première chanson qui s'appelle Caro et qui présente, euh, ma foi, assez bien euh, tout, le, tout le groupe et tout ce que vous allez pouvoir entendre euh, dans, cette, euh, dans cet album. Voilà, aujourd'hui, on écoute ce scénario Taldea avec leur premier album. Euh, Badaboom, Badaboom, sorti en 2014. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine Dat is een